HONGI E TORRIA BIONIKARA GUNE ELEKTRONIKORA Hora inasi eta ordubetez altxeterratean Euskena ELEKTRONIKO GARAIKI DAK EUSKALERRIKO GUNEETAN ORKITUDUEN GUNEA izango duzu Entzun gai, ongi e torria, you are welcome, buzez, bienvenue Da erratian, eta internet video zeren tzu Enta dezakezu Bionika Facebook-eko Facebook e, ba, Sare sozialean Bertan Bionika irratxaio ipintzima duzu Bilatzaian ba, ortsi harkituko duzu Saio onen e, berri Ortsi ortsi izango zu O besan da saio onen berri Eta alako videoak eta komentarioak Eta e, ba, saio guztien Podcastak izango dituzu Bertan txukun txukun Zuretzako Oste unero behatjetatika amaretara Eta ostinoletan errepik apena amaretatika maiketara Hortse e, Tantun gauzu, bionika Antxeterratian fmko larogaitamar.bostean Biaza soldean sale fric quoi sert c'était mal dans ta peau c'est comme si tu devant une vitrine sais pas quoi prendre un sale matin gris avec tout ton fou, tu envie de te pendre je cherche pas à savoir ce que la société attend de toi une grosse baraque un gros capital alors tu débile se tue, laisse passer le rage la tchernobyl laisse fleur la rage sous les ponts des grandes villes bon tu dis que la matrice gèle qui tu rêves je sais on n'est pas les cracks on est souvent noyés parano ces fils fils de progé du populaire armé comme du jet joe Ça ils ont quelque chose de magique. Qui le cul, d'autres qu'on a rien à foutre Ceux qui tapent dans les poubelles, qui croient qu'on les a pas vus Ou qui voir plus rien et tellement ils sont nus à poil Ramassés par le Samus social, ça trempestial, je te dis ça avec passion, je me pète pas une corde vocale, je dis pas ça mais je ris que sur ma boîte vocale Je subis l'inflation, la récession Quand j'ai un petit peu je claque Tout comme un con Ma feuille subit trop d'ablation La banque me cherche pour humiliation le Bancaire et mon interdiction Les suicides sont mes compagnons de route Ce voyage je l'aime pas trop je suis enfermé dans la soute. Je suis enferme dans la soute. On aurait plus ces ficelles qui nous font bouger comme des pantins Les coudes serrés tout le monde se tient Jusqu'à la fin, 21ème siècle on crève encore de faim Ça dérange pas ceux compte le pouvoir, eux Tant que t'es dans le noir, ils font bien vivre, vivre bien, plusieurs générations. Quand à rien que t'y arrives, tu leur dis, t'as donné une bonne partie de ta vie, celui qu'aura aura quelque chose à redire. Sur ta fortune, tu prendras un coup de fusil, aviser la lune, tu peux être perdu dans la galaxie. Bien sûr que mon crew veut faire du genre avec le disque. De toute façon en France ça devient comme l'Amérique. Je profite parce que l'RMI que je suis pourra bientôt plus jouer l'artiste. Can you feel